Mais quand stage 30, Abu Talib est mort, qui s'est endormi le prophète, mais il est mort en polythéiste, et le prophète a été interdit de lui demander pardon pour lui.